Mosaïque. Bonjour à tous. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous sur Isanganiro. Ils se lamentent de ce qu'ils qualifient de programme d'expropriation injustifié. Ce sont là des citoyens ayant des parcelles sur la s o u s c o l l i n e Karamadeu. C'est à Gichingano,、euh, de la zone Nyambouye. C'est dans la commune i s a r e en province de Bujumbura. Il s n'ont pas le droit aujourd'hui d'y ériger quoi que ce soit, car le terrain est désormais un espace d'extension pour le palais présidentiel. Le débat mosaïque d'aujourd'hui va porter sur les procédures légales, sur l'expropriation pour cause e d'utilité publique, avec un accent particulier sur ce cas précis de k a r a m a 2, près du palais présidentiel Nare House, au nord de la capitale économique Bujumbura. L'article 36 de la Constitution burundaise stipule que Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une injuste et préalable indemnité. C'est même repris par le Code f r n ç a i s de 2011 qui dispose que le droit de propriété peut être exproprié pour cause d'utilité publique au bénéfice de l'État ou de toute autre personne publique moyennant le versement d'une j u s t e et préalable indemnité. C'est à l'article 411. Alors, Quelle s procédure, s comment se font les indemnisations, qui et quand indemnisés, et à quelle échelle, qui ne pas indemnisés, et pourquoi, quelle perspective pour qu'il y ait justice dans les expropriations pour cause d'utilité publique. Trois invités sont avec nous sur le plateau. Joseph Akumulgango, vous êtes un des propriétaires de parcelles. Dans k a r a m a 2, bonjour et bienvenue. Bonjour. Sylvain c h a g i l i g e r vous vous êtes le directeur de l'urbanisme. Le commissaire de l'urbanisme. Le commissaire de l'urbanisme au sein de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la, de la construction au bois, en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis, nous sommes avec vous, euh, docteur euh, Emery n o u k u r i Vous êtes juriste de formation. Exter en matière de droits fonciers. C'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous avions souhaité la participation à cette émission de quelqu'un du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Et il n'a pas eu d'autant, malheureusement. La mise en œuvre est assurée par、euh, Alphonse Koukimana, réalisation d'Alain Désiré Woukeneza et à la présentation, Léonce Vitalio. Encore une fois, bonjour. Et bienvenue à tous. D'abord, la première question à vous, Joseph Akumudiango. Comment se présente aujourd'hui la situation chez les propriétaires de parcelles dans k a r a m a 2 Merci de m'accorder la parole. Pour le moment,、euh, les citoyens qui habitent k a r a m a n'ont aucun droit.、Mm -hmm. S'il s'agit de construire ou de faire quoi que ce soit, nous observons des mouvements de、euh, des soldats、euh, de c h é n a r e qui viennent nous empêcher de construire. Soit disant que、euh, l'endroit est maintenant. Les militaires、euh, qui assurent la garde présidentielle, présidentielle. Oui, oui, la côté.、Oui, oui, oui. mm -hmm. Paris, de, de、mm -hmm. mm -hmm. il, il a r i s Paris, Paris, p a i s Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, p a s Paris, r i s p a i s p e r i s r i s p r i s Paris, r i s Paris, Paris, p a r i Paris, que i s Paris, p a r i t Paris, p s Paris, p a r s p r i s Paris, Paris, p a r l s Paris, a i s Paris, p a s p a r i n Paris, p e r i s Paris, p a i s Paris, p a i s Paris, p a n t s p a i s Paris, p a s Paris, Paris, p a r i a r i i s p a a a r i s p a r i i Soit, soit un décret présidentiel, une ordonnance ministérielle, ou bien une lettre de, de, de, du gouverneur qui nous interdit de construire.、Mm -hmm. En plus, nous habitons en dehors de l'espace que le gouvernement avait besoin. d o n C'est-à-dire c que les 40 hectares、mm -hmm. où est c o n s t r u i t e la maison de s e i n t p i e r r le palais présidentiel,、mm -hmm. et les 160. Qui sont derrière, qui ont été. Donc,、euh, il y a là-bas, il y a une espèce de 200 hectares qui a été. 200、euh, hectares. Oui, oui, oui. Et mais Karamadé est en dehors des 200 hectares, oui, côté oui, palais oui. présidentiel, Nari、oui, oui, oui. House. Oui, oui, oui, Et vous voyez des militaires, ils viennent chaque jour. e n tenue. a r m é e a v e c quel message Quel message, j'ai dit. Interdit de construire. Interdit de construire. Oui, oui, interdit d e d i r i g e r quoi que ce soit. Oui, oui, oui, oui. Et les explications qu'ils donnent. Il dit qu'ils qu ont été envoyés par leur, leur supérieur, mais ils ne précisent pas les noms. Leur supérieur、euh, Oui. Mais une chose étonnante, c'est que quand on attrape quelqu'un en train de construire,、mm -hmm. on le transmet、euh, chez l'OPG, à, à Mouverouri.、Mm -hmm. Et le sortant et l'OPG, tout le monde est conscient、mm -hmm. qu'il est en train de violer le, le, le, le, la loi, parce qu'il affirme, affirme qu'il n'y a pas une loi écrite. Mais Ça, celui c e lui qui tente de construire est m i s d a n s l e cachot Oui, oui. Il est mis dans le cachot, oui, oui. sans aucune loi, vous dites. Oui, oui.、Mmh. oui. Et c'est quand que vous avez commencé à y ériger des maisons Des maisons Oui. Moi, Ça vis... date de longtemps. Vous,、oui. vous, par exemple, vous y habitez depuis quand Moi, j'habite là-bas depuis 2012. 2012. J'ai acheté ma parcelle c'était en 2007.、Uh -huh. Et depuis、euh, cette période,、uh -huh. on était vraiment en paix. Personne ne venait pas nous, nous déranger. Mais、euh, il y a environ trois mois que nous constatons donc.、Euh, C'est v r a e m e n t des de, de militaires qui doivent nous empêcher. Vous estimez que les, les, les maisons qui sont érigées à cet endroit, ça s'élève à combien Est-ce que vous. Je me vous... s e r a e s trompé si j'en je possède de l'effectif.、Mm -hmm. Non, non, non, mais, mais quand même, il y en a, il y en a beaucoup. Et l'espace, c'est combien d'hectares e C'est o m b i n d de... h e e c t a r c e s toute une, tout une colline. Tout tout tout、oui, oui. Et on ne vous dit pas que c'est délimité d'ici jusque-là Non, non, non, non, non. non. Donc, tout, tout ce qui est caramagnole. On, est... on ne sait même pas、uh -huh. quelles sont les limites,、uh -huh. quels sont les individus concernés par cet empêchement.、Uh -huh. On vient toute la colline, on nous dit i l vous est interdit de construire. Mais finalement, tôt ou tard, vous êtes obligé de déménager, de quitter l'endroit, n'est-ce pas Probablement. Vers où o n ne s a v a i t pas Vous pas. savez. s y l v e r c h a q dirigé de l'Oboua, commissaire de、euh, l'Oboua. de, de, de l'urbanisme à, à、ah, a、oui. l'Oboa. C'est ça. Ces, ces habitants de k a r a m a ils ont、euh, ce devoir de ne plus ériger quoi que ce soit、euh, sur cette,、euh, cette sous-coline. Pourquoi Ils disent qu'il n'y a pas de loi, il n'y a rien d'écrit qui leur interdit de, faire,、euh, de continuer、euh, leurs activités、oui. de construction. Alors, merci de la question. Effectivement, moi aussi. Je déplore le fait que les gens de c a r a m a n a i e、euh, n t jusqu'à présent aucune communication,、euh, un rapport. Mais、euh, tout ce que je sais,、euh, c'est que le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Environnement a été saisi pour constituer une commission dont certains de nos cadres. Parce que nous, provenant du ministère des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux, o n t participé. C'était une commission c o n c e r n é e quelques éléments de l'administration. Et, et notre ministère et le ministère de l'Environnement, ils ont certainement émis un rapport. Alors, nous attendons la suite appropriée pour ce rapport. Mais ce que j'ai entendu déjà, et que j'ai vu, il y a une communication provenant de la présidente de la République.、Mm. Où on nous interpellait pour voir la possibilité d'augmenter un périmètre de sécurité au niveau du palais présidentiel. Je pense que c'est k a r a m a d o qui était finalement concerné. Et Cette communication de, émanant du palais présidentiel, du ça, ne dit, ça, du cabinet, ça, ça ne vous dit pas donc précisément、euh, sur l'endroit. Concerné par, cette, par cette, cette extension. C'est finalement Karamadé. Vous, vous, vous, vous, vous voyez maintenant, la, comme la, la présidence est occupée d'aller à h o u s e finalement l'élément de sécurité s'est senti pas commode, l'endroit n'est pas sécurisé. Alors, c'est comme ça que nous avons été saisis. Et alors, il y a ce besoin d'extension de. d e p é r i m è t r e de sécurité. Alors, notre, le, le ministère de l'Environnement a présidé cette commission et nous avons envoyé des experts, nos experts. Alors, ils ont émis、euh, leur rapport. Malheureusement, je ne suis pas à mesure de vous dire、euh, les, les conclusions de ce rapport. Tout montre que,、euh, finalement, Caramadou, si on commence à les imposer de construire, c'est que. On a besoin de cet endroit pour, pour une meilleure sécurité et pour un aménagement approprié autour du palais.、Euh, voilà à quoi je peux me retenir jusqu'à maintenant. C'est l'unique information que j'ai. Et puis,、euh, j'aimerais noter depuis ma bord que、euh, le site où se trouve le palais présidentiel pour le moment est en dehors du périmètre, du périmètre urbain. Du centre urbain de Boujonbois. Ce qui implique le ministère ayant l'agriculture, l'environnement et l e s l e v a g e dans ses attributions pour finalement pour pouvoir rétrocéder ce t u i e t parti à l'Obois pour un aménagement futur pour l'extension de la ville de Boujonbois. Mais、euh, est-ce que, est que la. La communication qui émane justement du cabinet au, au, à la présidence de la République. Est-ce que ça précise les, les, les, non, les, les mais, mesures, les mesures non, concernées Non, ils ont saisi les ministères concernés. Pour l'espace Non, non. Ils n'ont pas délimité. Parce que ce travail revient normalement au ministère technique. C'est ce travail qui est en cours. C'est ce travail qui est au début. On va délimiter on va enquêter. On va chiffrer et on va donner à un moment donné les indemnisations. Donc, ce n'est qu'au début, nous ne sommes qu'au début avec Karamat i Mais selon vous,、euh, pourquoi cette présence militaire au quotidien pour dire aux populations, euh, donc, euh, aux citoyens, à ces habitants de Karamat i qui n'ont pas son droit d'ériger quoi que ce soit cette, sur cette sous-coline Pourquoi cette présence militaire non. et non pas les autorités publiques, l'administration Non, par,、euh, je ne sais pas, par simple logique,、hum. je pense qu'ils sont au courant que cet espace, on a besoin de cet espace pour l'extension du palais. Donc, on, on... Donc, ce sont des militaires des qui s o n t i n f o r m é s en premier par rapport aux, aux, aux habitants Non, je n'ai、ah. pas dit cela. <rire> Quelqu'un a d û les en informer, mais、euh, alors, ils obligent la population à ne pas dépenser, à ne pas gaspiller leurs moyens, finalement. Pour un u espace qui sera bientôt récupéré. C'est une simple logique. <rire>、ouais. Est-ce que, si j'anticipe, est-ce qu'ils ont droit de bénéficier, le moment venu, le moment venu,、euh, des terrains de valeur réellement équivalente s ailleurs, en dehors de, de Karamadou Il est vrai qu'effectivement, c'est ce qui est aujourd'hui、euh, le point de discorde majeur. <rire> Euh, en ayant construit le palais présidentiel Carama, autour de Karamadé, dans les environs, tout le monde aimerait r e s t e Mais c'est pour cause d'utilité publique. Par exemple, prendre... Joseph qui a oui, oui.、Euh, sa, il, sa maison depuis, depuis 2000, 2012, c a i t longtemps. <rire> mais alors, quand l'État a besoin d'un t e r r a quelconque, et il, il le prend. Il peut le prendre. Parce que, à m o y e n n a n t bien sûr, une détermination juste et préalable. C'est tout ce que、euh, je, je sais sur ce, ce terrain-là.、Mm -hmm. euh, docteur Emery n o u s c o u l i s、euh, ce que dit la loi par rapport à l'expropriation des citoyens pour cause d'utilité publique De manière générale, ce que dit la loi La loi, elle dit quoi De manière globale. Oui. Que ce soit la Constitution, qui est la loi mère, mais...、oui. que ce soit la loi, le Code de f o n c i e et les autres, les autres lois.、Mm -hmm. Ils admettent que l'État a le droit d'utiliser une propriété privée pour cause d'utilité publique.、Mm -hmm. mais, à deux conditions. D'une、mm -hmm. de part, le respect de la procédure légale. Et la procédure, c'est l'État qui... qui la met en place. Non, la procédure e s t p r é v u e <rire> p a r le Code de f o n c i e Je veux dire que、euh, c'est l'État qui met en place le code de force. En, en termes de séparation du pouvoir, il y a le Parlement.、Mm -hmm. Il y a l'État qui donne un projet de loi et le Parlement e t a t q représentant de tous l e b u r u n d i L'amende pour avoir une loi qui respecte et les intérêts de l'État et les intérêts de la population. Et dans ce cas, la loi prévoit que ce soit l'article t r a n s 36 de la Constitution, on dit conformément à la loi. Conformément à la loi. Pourquoi de foncier Conformément à la loi. Et c'est quelle loi Et l'article 416 dit qu'en cas de v i r l a t i o n de la loi, même la, la procédure peut être annulée. Mais la, les grandes étapes, globalement, c'est l'existence d'un projet d'utilité publique. On v i e n de l'entendre. De r o b o u r a qu'il y a un projet d'extension、mmh. du palais. Mais le projet, il existe, mais il n'est pas, pas porté、écrit. au public. Donc on ne sait pas. p o r t e r au public c e s t p a s é c, c r Il t i a dit qu'il y a une, une commission. Qui,、voilà. Il a dit qu'il y a、oui. une commission qui est en train fait de réfléchir sur ça. Et quand le projet est là,、mmh. le projet est soumis à l'autorité compétente. Je ne sais pas la superficie totale d o c a r a m、mmh. a Mais si. Ça, donc c a r a m a c'est une terreur. e Si c'est inférieur à 25 hectares, à 25 hectares、mmh. comme Sagriger a dit, la compétence elle est l l e e du ministre ayant les terres là dans ses attributs. Ça veut dire le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l é l e v a g e Si c'est supérieur à 25 hectares, ça sera le président de la République lui-même.、Mmh. Ça, ça retourne l'article 418.、Mmh. Pour le cas précis,、mmh. cette déclaration pour vous aider à la d é p u t é publique n'a pas eu lieu. Ça veut dire que cette décision, soit en décret présidentiel, soit une ordonnance ministérielle qui informe à la population, provisoirement, donc une décision écrite, publiée, qui dit, provisoirement, on a besoin de ce site d o c a r a m Jusqu'à maintenant D'ici X-7 ans. D'ici X-7 ans, jusqu'à maintenant, cette décision n'est pas là. Et pourquoi, selon vous, c'était présent nos militaires qui, qui informent、euh, les habitants qu'ils n'ont pas ce droit des... Je ne pourrais pas le dire.、Hum. Parce que je ne, je ne suis pas dans la chaîne de commandement. Mais c'est très bizarre. <rire> parce que même un policier, pour arrêter quelqu'un, il présente un mandat, même la justice.、Donc. C'est vrai, peut-être que pour des raisons de sécurité, ils le font. Mais ils le font en dehors de toute disposition légale. Il faut qu'ils aient un écrit, parce que l'administration est écrite. L'administration n'est pas verbe. a l Elle est écrite pour savoir l e a o n ait m i e de la décision. Donc, ça, à travers cette décision, on pourrait savoir quel l est e le site concerné, quelle est sa superficie. Ça, c'est vraiment ce qui manque au-delà de ça. C'est ce que vous ne craignez pas、euh, qu'un jour, ils peuvent aller même au-delà de Karama. Au-delà de Kalama 2, c'est-à-dire les autres collines environnantes, pour leur dire, pour dire aux habitants, vous n'avez plus le, ce droit d'y rester, vous aussi vous êtes concernés, même avant cette communication officielle. C'est pourquoi alors il faut une décision écrite pour éviter que les gens débordent de d o n r les compétences au、mmh. fort arbitraire. Il faut alors que cette décision, j'ai entendu que le projet t là, le ministre est compétent. p r le président, ils ont des services techniques pour le faire.、Mmh. Si effectivement le projet existe, il faut que cette décision écrite soit là. Ou à la limite,、mmh. il y a e l t qui e i n f o r m e qu'en attendant la décision provisoire d'utilité publique, il est interdit à la population de continuer à construire alors qu'ils savaient qu'ils vont être expropriés.、Mmh. C'est une de d e u choses. Cette décision écrite doit être là. Et à, la, à mon avis, à mon simple avis, au-delà même de l'armée, l'armée, Normalement, il doit intervenir après l'administration, après la police. Je pense qu'avec cet écrit, la population elle-même, elle fait partie de l'État, c'est pour son intérêt, c'est pour l'intérêt général. Vous voyez, dès le début, mon appréciation, c'est que cette décision、si、écrite n'est pas là, ce qui est dangereux. Mais aujourd'hui, donc, les habitants d e k a r a m a vivent là, dans la loi. Comme tout autre, tout autre individu, il, il vit là où. Ils sont là du moment que、mm -hmm. la décision n'est pas. Même quand la dé, déclaration de professeur d'utilité publique est là,、mm -hmm. ce sont les travaux qui sont arrêtés.、Mm -hmm. La population continue à vivre là, en sachant qu'on va venir pour l'enquête, pour faire la délimitation, pour faire l'expertise de ce qui se trouve, pour、mm -hmm. calculer l i n d e m n i t é en attendant la décision. Mais quand même, ils sont préparés que d'une manière ou d'une autre, ils vont y aller et ils ne pourront jamais construire lorsque la décision est là parce que toute construction ne sera pas indemnité. Est-ce qu'à l'état actuel des choses, on peut dire que ces habitants sont, sont informés officiellement Oui ou non Ils sont informés qu'ils sont des candidats à déménager Seront la loi Non. Non. À la Burundaise, oui. <rire> <rire> C'est très important.、Oui. Je pense ici qu'il y, y a vraiment une d é f i a n c e des services de l'État. Ils auraient dû les i n f o r m e r à l'avance. Et comme ça, ils seraient même tranquilles. Parce que maintenant, ils sont dans une incertitude. Incertitude, mais aussi insécurité, n'est-ce pas,、okay. docteur À partir d'une incertitude, on ne sait pas si on va rester on ne sait pas si on ne peut pas construire. On va l a p r i s o n n e r l'apprisonner, c'est une incertitude. Mais cette décision, c'est une décision qui peut être obtenue dans moins de trois heures. Donc je pense vraiment ici, dès le début, faut, si le projet existe, il faut que cette décision écrite soit là, sur l e q u e l l a d m i n i s t r a t i o n la police p u i s s e se fonder cette interdiction de construire. Au-delà même d'expropriation, il est possible au service d u l é v a l i s m e de dire à la population. Ne c o n s t r u i s a i t pas cet endroit-là dès le début. Parce que cet endroit n'est pas constructif. Vous voyez les, les quartiers qu'on inonde, les, qui, qui, où il y a d e s catastrophes parce qu'on a construit de manière anarchique.、Mmh. Les services d'urbanisme ur, ont、oh, été prérogatifs. Mais ça doit être une décision écrite qui, détermine, qui protège les intérêts de l'État et des administrations. Et en termes de temps, docteur,、oui. entre ce fait d'être informé, être informé officiellement et déménager. Le temps qui se s t p a s s é c'est combien Combien d'années Combien de mois Vous êtes informé que vous allez déménager、oui. Le temps est-ce que v o s a n o n ça ne s'arrête pas là.、Mmh. À partir du de... moment où il y a une décision provisoire, vous entendez que c'est provisoire.、Mmh. On attend que les services d... de... techniques puissent descendre.、Mmh. Demandez à la population d'expliquer le projet.、Mmh. C'est un projet d'utilité publique de... pour tous les g e s C'est tout un processus. C'est tout un processus. Nous sommes à l'époque démocratique où les gens sont associés.、Mmh. Donc, ça, c'est la troisième étape. Après <rire> la troisième étape, on demande l'avis d'une commission technique qu'on appelle <rire> la Commission foncière nationale. Alors, ça, c'est la quatrième. <rire> Lorsque la commission émet une décision favorable, là aussi écrite, <rire> l'autorité peut alors légalement ordonner que les personnes soient expropriées et fixées les dames. Ça veut dire,、mm -hmm. et c'est cette étape qui a été、mm -hmm. suivie pour l'endroit qui a brisé le Paris. C'est、mm -hmm. une bonne technique, mais aussi pour、mm -hmm. étendre le, le Paris à Kalamas, i c'est indispensable,、mm -hmm. il faut suivre ces étapes, é t a p e par é t a p e et non commencer par la troisième ou la quatrième étape.、Mm -hmm. C'est très important. L'État doit donner l'exemple du respect de la loi à la population.、Mm -hmm. Et c'est l'État qui nous protège.、Mm -hmm. Et pour nous protéger, l'État doit respecter la loi elle-même. Et ça signifie quoi quand on dit. Le droit de propriété peut être exproprié pour cause d'utilité publique, moyennant le versement d'une juste et préalable indemnité. Qu'est-ce que vous entendez de juste et préalable indemnité c e s t le Code f o n c i e r en particulier l'article 424,、mmh. il dit que l'indemnité d'expropriation doit compenser intégralement、mmh. le préjudice. est super. Ça veut dire q e l'État a son droit. Pour remplir l e s missions, la défense, la police, les travaux publics, les routes.、Mm -hmm. Donc, pour les n e r de tous ceux du plus grand nombre, m、mm -hmm. o y en n a n t une indemnité. Une indemnité qui dédommage la personne. La personne accepte de souffrir. On ne doit r i e r dire, mais cette personne doit pouvoir être indégrale.、Mm -hmm. Ça veut dire qu'on doit rembourser tous les dommages subis.、Mm -hmm. Et pour fixer cette indemnité, l'article 424 prévoit une négociation amiable、mm -hmm. entre l'État et l'ex-propriété. Il faut dire qu'il y a des tarifs qui sont fixés, mais ce sont des tarifs m i n i m a l e s alors,、mmh. à défaut, on peut saisir le, le tribunal compétent, mais quand même, l'indemnité est fixée de comme un accord entre l'État, elle est payée légèrement.、Mmh. On dit, dit qu'elle est payée p r é a l a b l e m e Dans la pratique, à la b u r u n e a i、mmh. s c'est payé deux, trois ans, quatre ans plus tard. Plus tard. Pourquoi Mais ça devait être payé avant. Le déménagement. La loi est claire. <rire> Même l'ordonnance redit, l'ordonnance fixant, le c o n j o i n t fixant les tarifs d'indemnisation et d'utilité publique, il v i e n son article 1, le paiement de l'indemnité d'expropriation ex, et <rire> s en tout cas préalable à toute action de déplacement de la personne. <rire> Ça, c'est ce que prévoit la loi. Joseph, Akumuyang, est-ce que vous vous attendez au moment venu à des indemnisations avant le départ, avant le déménagement c e s t un jour vous a d v e n i z que vous soyez contraint, contraint de déménager, en tout cas,、bon, c'est vous... une indemnité préalable, juste et préalable. Pour moi, je ne voulais pas d'abord <rire> parler sur les indemnités avant que le texte ne soit signé. Le texte donc, qui, qui qu vous informe et qui vous. L'endroit、ah. où ils ont besoin.、Mm -hmm. Si on parle、euh, qu'on veut étendre l a u t o r i t é présidentiel, l e、mm -hmm. une question me que revient à tête.、Mm -hmm. Oui, je ne je suis pas <rire> f a m i les planificateurs. Mais avoir、euh, la période dans laquelle nous sommes,、mm -hmm. la, la, la capitale politique、mm -hmm. est maintenant a Guitéga.、Mm -hmm. On veut étendre jusqu'à. Jusqu jusqu Il y a un palais présidentiel à b o u j o m b o u r a et un autre à Guitéga.、Oui. Pour moi, alors, je voudrais dire que、euh, ce qui n'est pas interdit par la loi、mm -hmm. est permis à la population. Là,、mm -hmm. je voudrais demander à ceux qui nous suivent. D'interdire ces militaires qui, je dirais, entre guillemets, nous déranger、mm -hmm. avant qu'on qu ait une loi qui précise que le gouvernement a réellement besoin de cet endroit-là.、Mm -hmm. euh, Quelqu'un a dit qu'on travaille à la Burundaise. Je <rire> crois que ce ne serait pas bon. Le Burundi, c'est un état d'autrefois. Allez,、euh, où nous sommes On ne devrait pas alors continuer à travailler à la Burundaise parce qu'à la longue, à la longue, On Salut, travaille à la Burundais parce qu'on est au Burundais. C'est pourquoi il y a de, de, des lois qui régulent. Si, si on continue de, à travailler à la Burundais, c'est-à-dire qu'on évolue vers.、Euh, travailler à la Burundais, c'est-à-dire que ça insinue quelque chose d'autre. Ah oui, oui, oui. oui, oui. D'un mauvais, à, à, à, à l'intérieur.、Hmm. Dans une lenteur. Dans une lenteur.、Oui. Et alors, Sylvain Sylvain c h a g u i r i g é commissaire de l'urbanisme au centre de l'eau bois. C'est peut-être la même question. Est-ce qu'en est, est que e dehors de k a r a m a les autres collines ou sous-colines l environnantes, est-ce que les habitants ne peuvent pas également、euh, s'inquiéter Vous savez.、Euh, Parce que ce, que ce qui touche k a r a m a aujourd'hui, k a r a m a 2, ça peut toucher、euh, ailleurs. Oui, merci de la question.、Ah. Alors, ça, ça concerne l'extension future, je dirais en général, de la ville de Bujumbura. Vous savez, la ville de Bujumbura、euh, s'est vite agrandie,、euh, du moins au niveau、euh, horizontal, parce que les terrains, c'était des domaines、euh, de l'État. Alors, maintenant, ces domaines-là sont épuisés. Hum. Ça s'écrise avec le temps.、Oui. Ou non, c'est le domaine de l'État. <rire> vraiment, aujourd'hui, on a plus de, de, le plein de terres o u viabiliser,、euh, finalement, pour agrandir notre ville. Mais la population urbaine comment, continue toujours à c r o î t r e de jour en jour. C'est pourquoi nous observons,、euh, en dehors des zones viabilisées, des occupations spontanées.、Hum. C'est lié au dépassement, ça je dois le reconnaître, au dépassement des services de l'État d'anticiper sur les besoins de la population. Alors, ça c'est la planification qui, qui commence à, à faillir. Comment redresser alors C'est améliorer la planification, c'est pouvoir anticiper et finalement tracer les voies d'accès parce que vous voyez. Avec、euh, les occupations spontanées, on n'a plus de, de, de voies appropriées.、Euh, si vous avez、euh, à rendre visite à l'un ou l'autre dans les quartiers spontanés, vous voyez vous-même avec combien de difficultés on y arrive. Et si on est véhiculé, si vous rencontrez une, une autre voiture dans les e n e i g n e s inverses, vous avez de la peine à vous départager, à, vous, à, à faire passer.、Euh, Et ça, c'est ce que nous, nous voyons, nous tous. Alors, concernant, pour revenir、euh, à k a r a m a je crois que comme les, les, les techniciens ont été saisis, le ministère de l'Environnement va finalement bénéficier de ce rapport. Que les techniciens, que certains de nos techniciens ont déjà participé à ces réunions, ils vont finalement arriver à une conclusion. Et le bois. Va prendre la relève aussitôt que cet été elle sera indemnisé, sera libre de, de tout. et Quand les indemnisations seront déjà conclues, et alors on va aménager suivant finalement l'orientation, effectivement, que voudront bien s o u mettre les plus hautes autorités. Sinon, pour l'extension de la ville. Mais parlez, quand on dit.、Euh, Indemnité juste et préalable. Est-ce que ça vous dit Oui, ça veut dire, dire en français que c'est vraiment bien compréhensible.、Ah. Je crois que si ça n'a pas été fait, ce n'était pas une mauvaise foi de l'État. C'était plutôt les caisses qui ne répondaient pas anticipativement. <rire> Alors, nous allons mieux nous organiser avec les familles. Ils m'ont dit les choses vont aller tout droit. On va changer et on va faire les choses dans l'ordre <rire> et les procédures seront respectées. Une question que, que je veux aussi poser à, à Dr. o c t e u Emery n u k o u l i il y a l'espace du palais présidentiel qui est aujourd'hui,、bon, à Bojumbura, je dis bien à Bojumbura, qui est de 200 hectares, d'abord 40 hectares, puis 160, c'est 200. Et quel est finalement l'espace qui convient À cet endroit-là, n e s t pas, ce qui convient pour le palais présidentiel. Donc, aujourd'hui, on va au-delà de 200 hectares. Qu'est-ce qui va convenir finalement、euh, Qu'est-ce qui va convenir fait, Donc, fait... aujourd'hui, on tente, de... on va essayer d'ajouter Karamadu.、Ouais. e Probablement qu'il y aura d'autres collines, ou sous-colines, qu'on va prendre. Mais... Tout, tout le pays. Alors, pas tout le pays, mais. <rire> non, moi, je crois que. Euh, tout ce qu'il y a dedans,、mm -hmm. c'est la hiérarchisation、mm -hmm. qu'on voudrait donner à, cette, à ce palais présidentiel.、Mm -hmm. euh, L'entourage, comment, comment il sera géré Quelle bâtisse voudrions-nous avoir tout autour、mm -hmm. Parce qu'à un moment donné,、euh, nous sommes habitués à une certaine.、Euh, Exiguité de, de, de nos terres, de nos espaces, tellement qu'on ne, ne peut pas voir grand. Tout dépend de la hiérarchie, du de, de design s en général, qu'on pourrait bien faire éditer à ce palais, à ces alentours. Alors, sinon,、euh, 200 hectares, c'est beaucoup au Burundi, mais vraiment, c'est Il y a d'autres domaines、euh, qui sont beaucoup plus vastes. a u t m e n dit, vous allez me dire que les le pays sont plus vastes, mais même chez nous, on pourrait à un moment donné songer à, à des aires de protection. Et, écoute, c'est l'élément sécurité qui est, qui est primordial dans la correspondance que nous avons obtenue et c'est justifié. Merci. Docteur Emery Nokouli, j u r i s t e 200 hectares, c'est officiel aujourd'hui. 40 plus 160, c'est 200. Aujourd'hui, probablement, on va ajouter k a r a m a 2, probablement encore plus tard, on va ajouter les autres sous-colines. C'est combien d'hectares qui conviennent pour, pour ce palais présidentiel C'est une question importante que je vous pose, mais que les choses soient claires. Que ce soit même、euh, dans le système de la Cour européenne des droits de l'homme, on dit que l'État est mieux placé pour savoir ce qui est d'utilité publique ou pas, sauf si son jugement s'avère déraisonnable. Je suis mal placé pour savoir si les 200 hectares ou les 240 hectares sont suffisants. Par contre, on voit que dans le processus, je v e u x dire qu'il y a eu une absence de planification dès l o début. On voit qu'il y a eu des décisions, décision sur décision. Des problèmes d'anticipation.、Mm. En premier on dit que 40 hectares sont suffisants. Entre-temps, comme、euh, le commissaire de, de l'urbanisme,、mm. c e s le Haladi, les gens ont vu que c'est un espace qui est intéressant. Ils ont commencé à acheter des terres tout autour. Au、mm. Après avoir construit dans les le 40 hectares, on dit que ce n'est plus suffisant. m a s i on avait planifié avant, on aurait pu interdire d'abord les personnes des environs de construire.、Mm. Mais on n'aura pas fait.、Mm. Ensuite, Nous ajoutons encore des hectares à côté. Pour arriver, n'est-ce pas On ajoute encore, et entre-temps, il y avait déjà qui ont construit. Vous conviendrez avec moi que l'État, lui aussi, va perdre énormément d'argent.、Mmh. Il va perdre énormément d'argent. Parce qu'il va être obligé de démolir de des maisons qui ont été construites, alors qu'il était là, et de payer à même état.、Mmh. C'est une double perte. On peut les éliminer pour les maisons qui l'auraient empêché de construire. dès le début. C'est une perte de l'État. Voilà,、mmh. après les 160 hectares maintenant, C'est c a l a m a d pour des raisons de sécurité. Mais je me dis qu'un officier qui aurait dû être là avant aurait pu anticiper aussi.、Mm -hmm. C'est une colline qui est au-dessus. Vous voyez qu'il y a un problème d'anticipation, de précision. Et là, et, et là le problème, c'est que même les collines environnantes, c'est l'appréciation la de l'autorité, r i s q u e encore d'être c o n c e r n é e par l'expropriation. Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire ici、mm -hmm. C'est très important. Si nous voulons construire la net, r a t i o n n e l r e évitant de perdre de l'argent et de déplacer des gens, il faut planifier l'usage du territoire. Où est-ce qu'on cultive Où est-ce qu'on bâtit Qu'est-ce qu'on bâtit Et p a r l a i dès le début. On rebâtit sur combien d'hectares Dans ces hectares, évitez de construire pour avoir une bonne planification. Comme le dit le commissaire de l'urbanisme, c'est vrai. Aux alentours du Paris, on peut vouloir construire. Des immeubles dans certains standings.、Mm -hmm. Là aussi, avec une planification, on peut construire ces immeubles et intégrer même cette population.、Mm -hmm. On peut construire. on peut construire à, à, à, Parce e construire, u t p qu'à mon avis,、mm -hmm. il est déraisonnable maintenant d'accorder quels u r t s à une famille de trois personnes avec l'homme, la femme, c'est cinq.、Mm -hmm. Alors que dans le même endroit, on pourrait y construire dans le respect. Des études de l i s o n r reconstruire un immeuble qui, qui pourrait abriter, abriter 100 personnes. C'est très bien.、Mmh. Mais faut-il le planifier à l'avance et, et ici, vraiment,、mmh. je, je vois une bonne initiative de l'État sur le schéma directeur de o Gitek. Pourquoi pas un schéma directeur de Gouboulas du 50. Comme ça, on évite toutes ces cases, laisser les gens construire, détruire. Ça, c'est vraiment une planification au niveau des trappes. Deuxième chose, planification、mmh. budgétaire.、Mmh. L'État avant de. On avance. va avec l'argent.、Oui. <rire> Même pour, même pour indemniser les personnes,、mmh. il faut avoir prévu cet argent d a r o b i g e Parce que quand on, fait une, on, on fait, quand on fait une expropriation non budgetisée, il faudra trouver l'argent, comme il a dit le commissaire. On ne va pas trouver d a r r i q u e s e t dans ce cas-là, je pense qu'au niveau des services de l'État, il vaut mieux une bonne planification au niveau des travaux, une bonne planification budgétaire, mais aussi l'État, on vient de la truesse.、Mmh. L'État doit penser. À exproprier en é l e r o à la personne.、Mm. On e x p r o p i e mais on lui promet un logement avec les autres. Comme, la per... Comme ça, la personne ne va, pas, ne va pas se réfugier, ne va pas vraiment voir le développement qui l'oblige à s'enfuir.、Mm. Là, ça demande une planification. Et pour vraiment, pour, pour le pari présidentiel, et carrément, on voit qu'il y a une absence de planification, on voit qu'il y a une absence de décision préalable, mm. écrite. Mm. o n n e peut demander à l'État que de planifier b u d g é t a i r e m e n t les travaux, mais aussi des décisions écrites qui protègent tout le monde,、mmh. éviter des décisions verbales. Ça met en insécurité les, les, les gens des alentours. Comme vous le dites, les autres disent Ah, la prochaine fois, c'est nous.、Mmh. Donc, Nous, nous demandons vraiment、ça、à l'État de, de,、oui, oui. de crotiller cette question en disant finalement, le p a r l e r va a l l e r s u i e q u e l e s distance、mmh. On peut avoir même besoin d'un domaine de protection aux alentours.、Mmh. De déterminer aussi comme ça, on aura la sécurité juridique et la protection de la population. Merci. Je rappelle en passant que le débat mosaïque porte aujourd'hui sur les procédures légales sur l'expropriation pour cause s d'utilité publique. Un accent particulier é mis sur le c a de Kalama 2 près du palais présidentiel Nari House à Bujumbura. Il y a trois invités avec nous, à savoir、euh, Joseph Akumugiango,、euh, un des propriétaires de parcelles. e Calama II, Sylvain j a g u i l i j é le commissaire de l'urbanisme au sein de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au bois en sigle, ainsi que Dr. Emery n o u k u l i juriste de formation, expert en matière de droit foncier.、Et、Monsieur Joseph Akumurgiango, est-ce que、euh, c'est une question que je vous avais posée d'une certaine manière Est-ce que vous vous attendez à des indemnisations On vous donne quelle échéance si on vous la donne On vous promet quelle valeur de ce que vous avez sur le site déjà des, des, Vous avez des maisons, vous avez des cultures, vous avez autre chose.、Mmh. Avant de répondre à votre question, je voulais、euh, revenir un peu en arrière.、Mmh. Vous avez entendu, le commissaire、euh, de l'urbanisme a dit que on, Ils ont un projet. Un projet, c'est encore u n s o u h a i t Projet d'extension. C'est encore u n s o u h a i t l o r s Qu'il n'y a pas une législation、euh, d a n s la matière,、mm -hmm. je crois que tout citoyen qui habite et c a r a m a a droit à faire que ce soit.、Mm、Heureusement -hmm. qu'il a reconnu que bientôt ils vont faire des choses、euh, dans l'ordre.、Mm -hmm. C'est pourquoi,、euh, comme nous sommes sur cette t a b l e je voudrais、euh, un mot de, de sa part、mm -hmm. pour、euh, faire un clé d'œil à ces militaires qui viennent nous empêcher.、Mm -hmm. Et lui, déjà, il a reconnu en tant que, que, que représentant du gouvernement, il a reconnu que les p r o c é d u r e s ne sont pas respectés. e Donc, en attendant que le procédé dure, nous soit respecté, j'ai besoin de sa part pour les interdire de nous déranger parce que vraiment, ce n'est pas, pas bon.、Euh... Je ne sais pas si vous. <rire> Qu'il réponde directement. Bon, ou... Je ne sais pas. -ce que... À ce moment, l à il aura pris ma parole. Il serait possible、bon、d'attendre son tour. Euh, pour ce qui est de, de, de, de la grandeur de, de, de, de, du palais, le、mm -hmm. Vatican est construit sur、euh, une s u p e r f i c i e d'environ 48 hectares. autour hectares. de 48 hectares. Maintenant, notre palais est construit d avec n s 40, a les 200 hectares, plutôt les 160. On est déjà à 200 hectares.、Mm -hmm. Est-ce qu'on va, va étendre、euh, d'où, jusqu'où, depuis quand, jusqu'à quand、mm -hmm. À cette question, on, la population de Caram a peur que probablement、mm -hmm. il y aurait certains, certains gens. Qui se cachent derrière le pouvoir du gouvernement、mm -hmm. pour essayer d'attraper cette étendue-là. Après, on, on va trouver les autres hommes qui sont installés là-bas. Donc, d'une certaine manière, vous dites que、euh, ce n'est pas précisément le gouvernement, ce n'est pas l'affaire la, la, du palais présidentiel qui est、oui. en train d'être étendue. Probablement, oui, parce que、mm -hmm. le gouvernement,、euh, c'est lui qui, qui, qui signe les, les, les, les lois.、Mm -hmm. Comme le, le, le, le juriste l'a dit, même dans trois jours, si celui qui a besoin de cet, cet endroit-là, le s texte s qui, qui, qui, qui délimite n t l'endroit où, où il a besoin c e s t r e sorti. s Donc, pour ce qui est de. Qu'est-ce que j'attends de, des indemnisations、mm -hmm. Moi, vraiment, je ne voudrais pas parler beaucoup sur les indemnisations. Vous n'avez pas、avant、besoin d i n d e m n i s a t i o n vous avez besoin d i n d e m n i s a t même, Avant même、ah. <rire> que, avant, que je ne sache, que réellement le、Maroc、gouvernement a besoin de l à J'ai essayé de jeter un coup d'œil dans les valeurs de, ce, de cette ordonnance qui a été signée le 24 mai 2022、mm -hmm. pour assurer les, les, les tarifs de l'administration a c t u a l i s é s avoir la valeur de la, de, plutôt de, du palais présidentiel.、Mm -hmm. Vous savez, lorsque dans, dans, dans la région, il y a a i t quelque chose de, de valeur, toute la région montait de valeur.、Oui. J'ai été surpris de voir、euh, Carama, quartier présidentiel, la première maison、mm -hmm. du pays. On nous a donné 2 millions par A, c'est-à-dire une parcelle de 20 sur 20. 4 A, elle e est actuellement à 8 millions. Au moment où, si un citoyen veut l'acheter, il achète entre 25 et 30 millions. Est-ce que là, on 25, a. 25, 30 millions、ah, oui. pour oui. 4 A. 4 A, oui,、mmh. c'est-à-dire 20 sur 20.、Mmh. Imaginez, monsieur le journaliste, tu viens d'acheter 25 millions il y a quelques mois.、Mmh. Maintenant, le gouverneur vient d a m é n a r e r il t e donner 8 millions. Tu achètes à 25 millions, 30 millions、oui. et le gouvernement il te donne 8 millions. Oui. Est-ce qu'on est, qu est indemnisé Le juste valeur dont on a parlé, il est là. D'où alors, je crois que même s'il si s'agira d'indemniser les gens,、hum. le gouvernement le procédé, va signer les le textes qui, qui régissent l'endroit et puis il viendra échanger avec la population.、Hum. Voilà. Il voilà. vous a posé une question, Sylvain Chagrin. Oui, merci. Dire à ces militaires de l a i s s e r Il me serait difficile de pouvoir donner les ordres directement parce que les commandements sont différents. Je crois que M. o n s i e u r Joseph aimerait toujours r e s t e r là où i t sur sa parcelle. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet d'extension du périmètre de sécurité de la présidente de la République. C'est tout de même quelque chose de très compréhensible. Le Burundi a été en insécurité, mais de fois, il ne faudrait pas mettre de nouveau aux plus hautes autorités du pays. L'autre chose,、euh, si les militaires interviennent,、mm -hmm. moi je me dis ce qu'ils ont déjà eu un g r o qui a un projet d'extension de, de cet épémètre, seulement cela. Alors... Et il exprime une certaine inquiétude.、Oui. Est-ce que c'est réellement le palais présidentiel ou ce sont des individus Moi, je parle de la correspondance officielle. Que nous avons reçue、mmh. et qui a séduit nos, nos ministères, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Agrandement. Et le ministère des Inflations. Donc, vous semblez donc, le, dire... vous semblez donc le rassurer, ce ne le, sont pas d e s individus, c'est l'État, c'est le domaine de, du. du Exactement. Je, je lui parle de la correspondance officielle.、Mm -hmm. Et qui, une commission technique a été mise sur place et qu'elle a élaborée、euh, euh, s'est rendue sur les lieux et a donné son rapport.、Mm -hmm. Je crois que c'est le début des procédures qui sont en train d'être amorcées.、Mm -hmm. Alors, la déclaration d'utilité、euh, publique provisoire, la déclaration provisoire d'utilité publique, c'est là, effectivement, le l a t t e、euh, n d o n s J'ai déploré le fait que la population locale, qu'il n'y ait eu、euh, aucune communication avec la population locale. Et j'ai bien dit que, finalement, bah, cela ne relève pas directement de l'oboura, qui est u n a g e n t d'exécution. Ça relève du ministère ayant l'environnement、euh, dans ses attributions. Nous devons、euh, nous adresser à ce ministère pour nous donner officiellement des sites que nous avons jugés appropriés pour les constructions. Autre chose, c'est que ces différentes difficultés qui sont, hein, que sont en train de vivre la population de k a r a m a pourraient être、euh, a moindre si jamais. Il demandait une autorisation de construire. Vous savez, il y a une mauvaise habitude dans ce pays. Les gens construisent sans demander le permis de construire. Parce que nous, comme nous avons déjà cette information, s'ils demandaient le permis de construire, on ne l e u r aurait pas donné le permis de construire. En disant que nous avons une instruction provenant de la hiérarchie qui nous indique qu'un projet est en cours. Alors, comme ils ne demandent pas, effectivement, maintenant, ils, ils se c h a m i l e n t jour et nuit avec les forces de l'ordre. Probablement que cette autorisation, et... et... Il... <rire>、si, s a traîne. Non, la a u t o i s a t i o n même s'ils s'adressaient à nous,、ah. on n'aurait pas pu donner le, le permis de construire. Parce que nous savons qu'il y a un autre projet en cours. Maintenant, ils, ils essaient de construire la, la nuit. Effectivement, cela est justifié par. L'intérêt que manifeste cet endroit au, au, à l'égal de la population de Bougembois. Et tant que vous avez la parole, il y a un mot que je voudrais entendre de vous. Il a parlé, Joseph a parlé de cet écart par rapport à ces indemnisations. Quelqu'un qui achète sa parcelle à 25 millions, 30 millions,、ouais. et, et, et quand vient le moment de partir. Temps est exproprié. Il, il, il, il, il, il part, mais un peu même tard, on va lui donner une, une indemnisation de 8 millions.、Ouais. Ça, alors, alors, ma, cette... ma, ma réaction est toute simple. Quand les gens négocient, quand un, un individu négocie avec un autre, généralement l'État n'intervient pas. Et même quand ils vont déclarer l'argent qu'ils se sont donné, généralement, Ils aménuisent la somme.、Euh, comme l'État n'a jamais été intermédiaire、mmh. au niveau de ces transactions, l'État, normalement, son rôle est de réguler. Et la régulation est d'éviter la spéculation foncière. Vous savez, derrière même les produits simples, ici,、euh, je dirais la bière, le gazoil, quand il n'est pas là, vous savez, les prix montent de, de simples triples. Se multiplie à cinq fois et plus.、Euh, L'État est là pour réguler. Donc, le prix juste, juste pour l'État, c'est le prix qui vient d'être signé. Et ces prix qui viennent d'être signés, vous en êtes au courant Est-ce que ça colle avec les, les valeurs réelles si vous, vous pouvez... je... si vous permettez, je peux faire un tour en arrière.、Mmh. Pour l'urbanisme, c'est la population qui fait une erreur en construisant sans autorisation. À mon avis, avis l'État a l'obligation d'empêcher les gens de construire n'importe quoi.、Si、il refait... Et il a au s s i le pouvoir. Oui, s'il si ne le refait le pas,、oui. il y a une certaine insuffisance quelque part.、Oui. Je pense que c'est une responsabilité partagée.、Oui. Mais au-delà des tarifs, s'ils doivent être expropriés, que dit la loi,、oui. l'article 424 dit que cette indemnité est négociée à la mi-arme. Négociée entre、oui. les habitants concernés et l'État. C'est ça. Mais il y a des tarifs qui viennent d'être mis en place par l'ordonnance ministérielle conjointe, <coughs> numéro 710-540-553 bar 540, bar 553, du 24 mai 2022.、Mm -hmm. Pourtant, actualisation des tarifs. Bon, en tant qu'expert, je vais me comparer les chiffres. Dans l'ancienne ordonnance qui était de 2008, par exemple, la Kiri, c'était 30 000 francs le mètre carré. Puis le h r o s maintenant, c'est 350 000 francs.、Mm -hmm. Et、vous travaillez au centre-ville. Un peu plus de dix fois. Vous savez que les prix, à raison de la spéculation, ce sont des prix plus élevés. Et là, une... il y a une autre raison qui est à gauche. C'est l'inflation. Plus nous ne produisons pas assez, plus la monnaie perd la valeur.、Ouais. Ça veut dire que ce n'est pas sur l'expropriation qu'il faut jouer. Il faut jouer sur la production. Il faut jouer sur. C'est pour garder la valeur de la monnaie. Mais à mon avis, le s tarif. s Vous voyez, c'est déjà 10, 10 fois, c'est mieux qu'avant.、Mm -hmm. Mais c'est un bon pas dans la bonne direction.、Mm -hmm. Et les tasse, quand on parle de tarifs, ce sont des tarifs minimales. Minimales. -hmm. Minimales. Rien n e m p ê c h e r a s d'aller au maximum.、Mm -hmm. Par ailleurs, dans les projets de barrages, dans les projets de routes financées,、mm -hmm. on sait que les personnes qui financent ajoutent quelque chose pour que l'habilité soit proche de l a r r i è r e l、mm、i -hmm. t e Et ici, je me dis que même avec le donnace de 2008, qui, par exemple, pour les t e r r a i non s n viabilisés p r é v o y a i t 1500 francs. Mais très, il prévoit 70 000. Pour l e terres, rien n'était prévu. Plus...、Uh -huh. aujourd Mais aujourd'hui, c'est qu quelque chose. C'est、uh -huh. un pas dans la bonne direction.、Uh -huh. Pour moi, c'est un document de travail minimal、uh -huh. quel état qui e l État q u va servir de base à la négociation.、Et、je dois dire ici que l'État, il ne faut pas, je ne voudrais pas lui faire des p r o c é d é n a g e Même avec ce que c é t a i donage. Je redis tout de même que même, même aujourd'hui, ce sont des,、euh, des valeurs minimales. Ce sont des valeurs minimales, l'État pourrait aller au-dessus. Ce sont des tarifs minimales. C'est tarif pour dire que l e s t t r è s difficile que les tarifs correspondent au marge. Si par exemple, ils ont été actualisés au mois de mai,、mm. est-ce qu'on pensait qu'au mois de juillet, le p r i x sera le même Ça veut dire qu'il est difficile. C'est pourquoi la loi prévoit une négociation a m i a b l e Et je disais que, même avec le d e n a n d e qui n'était pas très juste, L'urbanisme a toujours trouvé une solution. Par exemple, celle de 40 hectares,、mmh. ils ont été installés dans des parcelles à m a r a m b i a Et je ne doute pas que si l'État le veut, il puisse négocier、mmh. avec ces populations. Les populations sont c o n s i d n r é e s comme s t un projet d'intérêt général.、Mmh. Je pense qu'avec une bonne volonté, il est possible d'arriver sur un, un terrain médian,、mmh. surtout qu'il est même possible d'intégrer cette population. Il y a une question commune avant de terminer. Et il y a le, le temps qui presse. Je commence par vous, Joseph a k u m u d i a n g o un des propriétaires de p a r t o r dans l Carama 2. Deux perspectives pour qu'il y ait justice dans cette procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. D'une manière générale et précisément pour ce cas de, de Kalama, surtout, pour qu'il y ait justice, qu'est-ce qui devrait être fait Pour qu'il y ait justice. Vous, apparemment, vous ne voulez pas quitter.、Oui. Mais non, non, non. Un jour ou l'autre, vous non, serez c o n t r a i n t é à ce qu'il nous faut. Après, j'ai bien dit que même <rire> Kirili, kiri, <rire> si l'État a b e s v œ u actuellement de Kirili, <rire> il peut le prendre. Oui. Alors Je donc, ne veux pas quitter. Donc, sous une seule condition, <rire> du r e s p e c t d e s procédures. <rire> Et des textes légaux.、Mm -hmm. Sinon, vous trouverez bien que. Donc, comme l'État a une force, je s t é une force, je pourrais quitter, <rire> mais ça, ça, ne, ça ne serait pas fini.、Mm -hmm. Parce que mes enfants, pour le ministère, vous avez très bien qu'ils qu s o n t là-bas.、Mm -hmm. La colline de Kalama, c'est、mm -hmm. pas quelque chose qu'on va déplacer sur p i n e Même si on change le nom, d e m après i n a d e m a i nos n enfants descendent. Ils il, il, il, il, il sauront qu'ils sont là-bas.、Mm -hmm. Au cas où je partirai sans que les procédures ne soient respectées,、mm -hmm. c'est-à-dire que l'État actuel qui aura fait ça, il aura、euh, piégé les États qui vont venir、euh, dans, dans, les, dans, dans, les années, dans, dans les années futures. Donc, un clin d'œil de... au, au gouvernement.、Euh, pour au... moi, il faut respecter dans,、euh, mm -hmm. les procédures.、Mm -hmm. Je voudrais parler un peu sur、euh, l'autorisation de bâtir. Pourquoi l'autorisation de bâtir pour Karamas seulement Car moi, elle, elle, elle, elle est le seul quartier mais, mais, qui est autour de la ville de r u j u m b u r a S'il s'agit de, de demander l autorisation, je crois que là, là aussi, c'était une loi qui devrait sortir pour tous les endroits environnants de la capitale, p u s de la capitale économique. Et en comparaison、euh, des chiffres qui sont d a n s l o r de Nance, on dirait que vraiment, on a évolué. On a évolué à voir l'ordonnance de 2008. Mais pour moi, on a évolué dans la négativité. Pourquoi Avoir l'inflation, comme l'expert le, le, le, le, l'a dit,、mmh. les tarifs、euh, actualisés sont insignifiants. On ne peut pas s'acheter une autre parcelle à Iron.、Mmh. Non, non, non. Et d'ailleurs, on dirait que cette ordonnance aurait été taillée sur mes u r e d e s gens qui se cachent derrière le, le, le, le pouvoir public, qu'on ne voit pas. Je continue à le dire.、Mmh. Parce que, t o u t à l h e u r e on le saura. Je, je voulais donc, alors,、euh, faire un clé d'œil. De...、Mmh. Avant de faire un clé d'œil, je voulais euh, demander. Euh, Au commissaire de l o b o r a、mmh. Maintenant, la population de k a r a m a est interdite à faire quoi que ce soit.、Mmh. Qui sera responsable des maisons et biens et matériels qui sont en train de, de se détruire pour le monde Et c'est l'État. Et c'est l o b o r a Et c'est le ministère de, de l'Environnement. La population de k a r a m a a besoin de savoir qui sera responsable de la fin. Pour q u o i tu a i alors. u n deuil. u n deuil. Et je、cool. passe la parole à、euh, Sylvère. Mais je vais terminer en fait. Oui.、Ah, oui. Bon, bon, pour clore. Je voudrais interpeller donc、euh, aux autorités qui prennent des décisions à faire respecter la loi、mmh. qu'ils ont signée eux-mêmes et éviter de travailler à la bandeuse comme l'autre l'a dit.、Mmh. Sinon, ça, ça causera beaucoup de problèmes、euh, à la langue. C'est vert, j'agrige、bon, pour la b o i r On est là pour、euh, l'ordre. Oui. On est là pour une、mmh. ville ordonnée,、mmh. pour、euh, une ville planifiée. Je dois dire que ce qui se passe pour le moment, c'est un déphasage. C'est finalement de la planification. Sinon, on aurait pu anticiper. Les autres villes avancent mieux parce que les planificateurs sont devant. Et aujourd'hui, quand on constate quelques dégâts, n a noté que ça n'arrive pas seulement au Burundi, c'est un peu partout.、Mm -hmm. Les vies spontanées, les occupations arbitraires sont un peu partout, dans les, surtout dans les grandes villes. p a r c Et que e surtout, un pays qui a connu de, qui, qui a un accroissement de la population telle que nous la connaissons,、mmh. un pays euh, euh, qui finalement a été en guerre de maintes fois, les gens se regroupent, les, les gens se cachent. Là où ils, ils ont les, les leurs qui les protègent le mieux. Donc, cette spontanéité était inévitable en main de, de la vie de n o t r e pays. Aujourd'hui, revenons à l'ordre. Alors, pour ordonner, il faut, il, il faut respecter un schéma, la, le schéma actualisé. Nous avons déjà une planification pour la ville de Boudjambola pour la vision 2045. Il faudrait maintenant l'adapter et finalement. Tracer les voies là où elles de devraient être tracées. Et finalement,、euh, c'est un problème que nous ne pouvons pas fouiller, que nous devons affronter. Il ne faudra pas qu'un jour, ce g e n r e de c a r a m a n parte dans l'illégalité a v e d e lamentations. Je suis là aussi、mm -hmm. pour dire que le respect des procédures doit être une, priori, une priorité. Merci. a i m a n s à placer. Docteur Emery Noukouli. Merci, je vous, je vous remercie aussi pour avoir organisé cette émission.、Mm. Mais je dois dire qu'à qu l'exception du commissaire général de l'humanisme. Pardon, pardon, pardon, je m'excuse. Lui-même <rire> doit m'excuser. moi, contre.、Oui, oui. <rire> je pense que <rire> nous, nous sommes en train de faire un procès d'invention. Le commissaire de l'humanisme, lui, il, il avait des informations. Mais quand moi je suis arrivé, je m'étais dit. Est-ce que vraiment nous sommes ici pour le DJ, les tasses de r é s i l i o n c pour le sanimentalisme Sinon, à mon avis, jusqu'à maintenant,、mmh. aucune décision de déclaration, p r o j e à d'utilité publique n'est pas là. Urgence.、Mmh. Si ce projet existe, que cette décision vienne d'Albert Déré.、Mmh. Et qu'on qu respecte la procédure comme on l'a respectée pour les crânes hectares. Ça, c'est tout ce que, que ce soit le citoyen ou un dirigeant, faudrait respecter.、Mmh. À mon avis, Il y a même aucune idée une décision qui suspend les travaux. Si cette lettre doit être là, il faut qu'elle soit là.、Mm -hmm. Sinon, les, milita les militaires, ils peuvent agir i légitimement, penser bien agir. Mais ils agissent en dehors du cadre de légal. Il faut mettre en, en place ce cadre et même passer sur l'administration de base, l'armée et la police n intervenant quand il a de résistance. Donc, suivre les étapes, prévoir les inalignités. Et ici, je ne fais pas de procédé national. Je sais que l'État, c'est. Ils il il il pourraient les installer sur d'autres terres ou les intégrer même sur place, ça dépend, mais avant, de respecter les décisions légales et mettre en avant la concertation. Ce、mm -hmm. qui est l'objectif de la démocratie, de la participation des citoyens. Et entre-temps, je de demandais aux autorités compétentes, donc ce qui, qui vraiment commande les militaires, de leur demander d'agir dans le cadre de la loi. Donc, agir dans la légalité, le président le dit, les ministres le disent. Bâtissons un pays d a n o r d r e comme il a dit, dans le respect de la loi, dans le respect des textes, évitons des décisions verbales qui peuvent être dangereuses. Je vous remercie. Merci, je ne fais que vous dire merci. Ainsi s'achève donc l'émission mosaïque pour aujourd'hui. Nous disons merci à nos invités, Joseph Akumugiango, un des propriétaires de parcelles dans k a r a m a 2, dans la province de b u j u m u r a et c'est a Gichingano. u Merci à vous, Sylvain c h a g i l i g e commissaire de l'urbanisme au sein de l'Oboura, ainsi que vous. Docteur e m e r y n u k o u l i juriste de formation, expert en matière de droit foncier. Merci d'être venu.、Et、nous disons merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci également à Alain Désiré, w o u s e s né pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitalio. À la prochaine. Mosaïque.